Activité 8 C. Un. Il est deux heures. Deux. Il est sept heures. Trois. Il est treize heures. Quatre. Il est cinq heures. Cinq. Il est seize heures. Six. Il est six heures.